Et j'accueille en studio euh, Patricia Dosti, directrice générale de l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa. Bonjour, Mme Dosti. Bonjour. Je vais vous demander juste de vous approcher un petit peu encore du micro. Euh, et donc, d'emblée, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, brièvement la mission principale de, de votre association? Certainement. Alors, l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa a pour mission de favoriser l'autonomie des personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que les personnes ayant un handicap de développement, entre autres, euh, le spectre euh, du trouble de l'autisme. Et euh, évidemment, euh, dans, dans cette optique-là, euh, de viser l'autonomie euh, permet aussi, nous permet, pour chaque service offert, euh, de favoriser, si vous voulez, euh, la personne dans son cheminement, son épanouissement personnel. Pour des fins de mise en contexte, comment est-ce qu'on peut définir la déficience intellectuelle, peut-être par opposition à la maladie mentale, qui est une chose qui est complètement différente, mais que souvent on associe oui. euh, par, par ignorance un peu. Oui, tout à fait. Alors, euh, la déficience intellectuelle, ça se caractérise par un fonctionnement intellectuel sig significativement inférieur à la moyenne. La déficience intellectuelle, ce n'est pas une maladie mentale, c'est un état permanent on peut pas soigner la déficience intellectuelle. C'est comme ça qu'on peut s'en souvenir, mm -hmm. car ce n'est pas une maladie. On alors, peut l'encadrer toutefois, On peut l'encadrer, évidemment, en termes de gestion de comportement, d'appui, puis on pourra en parler un petit peu plus tard euh, au niveau des services, mais effectivement, ce n'est pas une maladie mentale. Donc, il y a plus, juste à, à titre d'information, il y a, y a plusieurs, plusieurs causes de déficience intellectuelle, plus de 200 même euh, répertoriées. Donc, c'est quand même... Euh, euh, alors, on, souvent, on se rappelle, la trisomie 21, oui. des personnes euh, trisomiques ou encore euh, des personnes euh, qui ont vécu le syndrome de l'alcool al fétal. Alors, euh, toutes ces choses-là font en sorte qu'il y en a, il y en a des, des... Ça peut être un chromosome, mais ça peut être aussi un état à la naissance. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que les, les êtres humains ont, euh, ont des prédispositions pour avoir une déficience intellectuelle ou c'est finalement, euh, c'est le fruit du hasard, c'est euh, c'est euh, la contingence. Qui oui, c'est que, que ça... moi, évidemment, je suis pas euh, au niveau des recherches, au niveau de l'expertise mm -hmm. proprement dite euh, à ce sujet-là, mais je pense qu'il y a dans les plusieurs causes répertoriées, oui, effectivement, quelquefois, il peut y avoir au niveau des gènes, comme oui. je disais, la trisomie euh, et autres, euh, mais en général, c'est un état, bien souvent, on ne le sait pas, et à la naissance, on constate ou plus tard, à la, quand l'enfant À a, a un an, on voit qu'au niveau des apprentissages, du fonctionnement, euh, il y a un certain retard. L'enfant accuse un certain retard. Et souvent, là, on constate euh, et on fait, euh, euh, si vous voulez, euh, évaluer l'enfant avec les parents, puis ils se posent les questions. Les parents ils se demandent. Alors, mmh. suite à l'évaluation, on constate qu'il peut y avoir effectivement une déficience intellectuelle. Et le rôle de votre association intervient auprès de, de, de l'accompagnement. Euh, des euh, des personnes concernées. Et euh, d'abord, vous misez sur une, une clientèle. Est-ce qu'on peut dire « clientèle » ici, entre entre guillemets, parce que ce sont des membres qui... Oui, certainement, qui vous pouvez l'utiliser dans ce contexte-là. Donc, oui. une clientèle essentiellement, en fait, qui est, qui est francophone Dans oui. Son ensemble. oui, alors c'est la particularité d'ailleurs de notre agence qui est financée par le ministère des services sociaux et communautaires. Notre particularité, c'est que nous, on a été euh, créé, si vous voulez, en 91 euh, grâce à la loi 8 sur les oui. services en français et euh, cette création d'organisation-là faisait en sorte qu'on a un statut une francophone, et on est les seuls à travers, l'unicité de tout ça, c'est qu'on est les seuls à travers l'Ontario à offrir un service uniquement en français. Vous avez des, a, des agences similaires aux nôtres ailleurs en Ontario, comme à Sturgeon Falls par exemple, où 60% euh, du fonctionnement est en français, ou à Hearst, par exemple, c'est mm -hmm. 80% ailleurs, mais à l'Association d'Ottawa, euh, nous fonctionnons à 100% en français. Est-ce que cibler un groupe linguistique, est-ce qu'il y a des raisons de, de au niveau des ressources peut-être aussi? Parce que j'imagine qu'en ciblant un groupe linguistique, euh, c'est peut-être plus facile d'atteindre votre but. Est-ce qu'il y, est qu y a une raison de ressources derrière tout ça aussi? Oui, euh, c'est une bonne question parce que euh, évidemment, nous, on a un rôle de revendicateur des services en français oui. par le fait même. Alors, mmh. on offre des services directs, on offre un toit sur la tête aux personnes, on offre des services de jour. Cependant, effectivement, il y a toute la composante de défense de droit pour l'offre de services en français. Alors nous, lorsqu'on a été créé en 91, on a dû euh, ardemment défendre le développement des services en français, la création de services qui n'existaient pas, ou faiblement, ou qui existaient très peu. Il y, en, il y en a toujours eu un peu, mais c'est que les parents euh, francophones se sont dit un jour, « Nous, on veut notre agence francophone. Oui. On ne veut pas être tributaire d'agence anglophone. Euh, » qui, si vous voulez, où on n'a pas un droit de parole, où on veut une offre de service qui va être à l'image de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut. Alors, grâce à, la, évidemment, la loi 8 a aidé beaucoup sur les services en français. Grâce à cette création euh, d'agences francophones en 91, alors, on a développé depuis les 19 dernières années une panoplie de services. <coughs> Et votre, euh, le but de votre, asso de votre association s'imposait d'autant plus que l'Ontario était, au début des années, des, des, au début des années 90, euh, frappé par un, un phénomène de désinstitutionnalisation psychiatrique, si je peux dire, ou de, de communautarisation. Et j'accueille en studio euh, Patricia Dosti, directrice générale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 Et j'accueille en studio hein, Patricia Dosti, directrice générale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 Et votre euh, le but de votre, de votre association s'imposait d'autant plus que l'Ontario était au début des années des, au début des années 90 euh, frappé par un, un phénomène de désinstitutionnalisation. Psychiatrique, si je peux dire, ou de, ou de communautarisation des services en santé mentale. Euh, Est-ce qu'on pourrait... De quoi s'agit-il exactement ici? Est-ce qu'on on pourrait dire que votre association s'inscrit dans la lignée de ce phénomène-là ou dans le sillage de ce phénomène-là? C'est intéressant ce que vous posez comme question. Permettez-moi de faire une distinction. Oui, allez-y. Euh, Peut-être d'entrée de jeu avant <rire> de répondre à la question. C'est que Euh, euh, la désince euh, a permis, justement, d'accueillir dans la communauté, donc l'intégration sociale, l'intégration mm -hmm. communautaire. Oui. Ce sont tous des termes qu'on a entendus souvent. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion sociale aussi. Alors, l'intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle. Alors, eux, les personnes vivaient euh, dans, des, dans des institutions, entre autres en Ontario, il y en avait au Québec. Vous savez, il y en avait partout dans toutes les provinces au Canada. Alors, il y a un phénomène de fermeture des institutions euh, qui s'est instauré avec plusieurs gouvernements et grâce, justement, à la volonté politique de plusieurs gouvernements, les institutions euh, euh, ont commencé, si vous voulez, une démarche euh, des étapes de fermeture. L'institution... Euh, psychiatrique, c'est une chose. Et l'institution accueillant des personnes déficientes intellectuelles, mmh, qui peuvent avoir des troubles de santé mentale aussi, c alors il y, y a une complexité là, mais l'institution psychiatrique, en a une entre autres, l'institution de Brockville, elle existe toujours, mais Tout au niveau des, de la déficience intellectuelle, toutes les personnes, les résidents d'institutions euh, qui avaient un diagnostic de déficience intellectuelle, ces institutions-là <coughs> ont fermé en Ontario. Alors, il y avait des milliers de personnes qui vivaient en institution. Alors, ils ont été accueillis par des agences comme les nôtres pour recevoir des services de nature communautaire mmh, très intégrés dans la communauté, même des emplois, euh, vivre en appartement supervisé, etc., Mais ma, ma distinction va dans le sens qu'il existe toujours des institutions psychiatriques. Ça, c'est un autre oui. domaine, si vous voulez. Mais en ce qui a trait aux, aux institutions en Ontario accueillant des résidents ayant une déficience intellectuelle euh, ou des troubles associés, euh, elles sont toutes fermées depuis avril 2009. Ah, d'accord. Donc, C'est tout récent. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait dire dans ces circonstances-là que la contrepartie, ou plutôt l'émergence du communautaire émane d'une volonté qui est d'abord communautaire ou c'est une, une contrepartie que le gouvernement a décidé d'entamer de son propre chef? C'est en fait une volonté communautaire. Ce sont des parents qui ont élevé le, la voix et qui se sont fait entendre et qui ont, qui ont dit « Nous, on veut revoir nos enfants. » Vous savez, il y a eu des drames familiaux Quand même, quand même extrêmement triste. De l'assimilation aussi des francophones dans des institutions comme ça où il n'y avait que des services en anglais. Alors, les parents se sont élevés et ils ont dit, nous, euh, nous voulons revoir nos enfants qui avaient, écoutez, il y en a qui, qui ont quitté le foyer familial à 8 ans et qui ont mmh. vécu en institution pendant 40 ans et qui reviennent dans la communauté après toutes ces années-là. Mais c'est les parents ont souhaité euh, ardemment ou la plupart, parce que des parents qui ont eu peur aussi que leur fils, leur fille reviennent vivre dans la communauté, reviennent vivre euh, dans un milieu où peut-être qu'il n'y avait pas tous les services pour eux. Alors, nous, on a fait en sorte, les agences, comme l'Association pour l'intégration sociale, de s'assurer. On a fait en sorte de s'assurer que les services soient tout en place, bien, des beaux services de qualité, bien préparés pour accueillir les gens de la communauté. Alors, juste à Ottawa, il y a 18 agences qui offrent des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Revenons plus précisément sur votre mission et euh, en insistant sur deux, deux, deux, deux termes clés qui figurent au cœur de votre mission. Ces termes-là sont l'autonomie et l'intégration. Euh, D'abord, on entend souvent parler, effectivement, d'intégration sociale, d'intégration communautaire et même d'intégration scolaire euh, chez les personnes euh, intellectuellement handicapées. Est-ce que euh, cette approche-là module de quelle manière vos services? Ou plus précisément, quels sont les services que vous offrez avec cette, euh, cet esprit-là? Alors, tout d'abord, c'est que notre philosophie qui sous-tend la mission Euh, comporte une approche centrée sur la personne. Alors, nous, valorisa, nous valorisons l'approche centrée sur la personne depuis la création de notre organisation, qui est quand même assez jeune par rapport aux autres organisations. Oui. Et ça, c'est intéressant. Nous, on a pu s'adapter vraiment aux nouvelles approches. Et euh, l'approche centrée sur la personne, c'est vraiment de permettre à la personne de faire des choix de de faire des choix pour elle-même, de l'appuyer dans un soutien de planification de service. Donc c'est vraiment la personne est au centre de de, de de de du service. En ce sens que on, on travaille avec elle à, à évaluer ses besoins, bien les comprendre parce que des personnes qui sont non verbales, il y en a d'autres qui peuvent s'exprimer. Très bien. Alors, celles qui sont moins, moins verbales, il y a aussi les personnes significatives qui l'entourent, des, des proches, des membres de famille. Alors, ces gens-là participent à des planifications euh, annuelles même. On a ça chaque année et euh, on travaille à regarder quels sont les besoins de l'individu et comment on peut répondre à ces besoins et c'est là qu'on travaille à, euh, à offrir des services que l'on veut sur mesure, si vous voulez. Donc, vos services sous-tendent finalement une certaine vision de la personne et de son rôle en société. Est-ce qu'on est est qu pourrait dire que c'est une école de pensée? ou que c'est une approche qui se distingue de d'autres écoles de pensée, Euh ce que Oui, ben, écoutez, depuis euh, certainement les 20 dernières années, il y a une... Suite aussi aux annonces de fermeture des institutions, il y a eu une, toute une belle évolution euh, dans, dans, dans la pensée. Il y a de l'appui théorique, évidemment, mm -hmm. euh, dans toute démarche. Alors, euh, nous, euh, l'approche, euh, la valorisation des rôles sociaux, l'approche entrée sur la personne aussi, alors nous, on s'est... Euh, on beaucoup inspiré de l'approche de Wolf, Wolfensberger et euh, il est très connu. Alors, euh, définitivement, on, on a une base très solide comme organisation et c'est sur ça qu'on construit nos services. En quoi est-ce que la participation, justement, à la vie communautaire peut-elle être un vecteur de développement chez les personnes qui vivent une déficience intellectuelle? Ou en quoi est-ce que ça va mousser Un, ou, ou, ou, ou, ou entamer, ou être sous l'impulsion d'un développement et d'une intégration réussie, cette oui. participation. Alors, si on considère chaque personne ayant une déficience intellectuelle, vous allez remarquer que j'utilise tout le temps le mot personne mm -hmm. oui. précédent Euh, l'appellation de sa caractéristique. La terminologie est importante. On en discute oui, avant Oui, tout à fait. C'est que la personne euh, ayant une déficience intellectuelle ou vivant avec une déficience intellectuelle est d'abord et avant tout un citoyen, une citoyenne mmh, à part entière. Carré. Alors, elle apporte au niveau... Euh, elle, elle apporte... Euh, elle est euh, membre de la communauté et donc, évidemment, au niveau économique, euh, elle est un payeur de taxes. Elle euh, contribue à l'économie en allant faire des achats, en, en contribuant de bien des façons, en faisant vivre même des employés euh, ouais. qui travaillent dans le secteur. Et, et elle est souvent aussi frères ou sœurs ou parraines ou euh, Mais certainement, amis. alors oui. cette personne-là nous apprend beaucoup, alors je, je pourrais vous parler longuement euh, de tout l'aspect euh, des valeurs euh, que ça nous fait découvrir lorsqu'on côtoie des personnes déficientes intellectuelles. Donc, c'est fantastique. Et nous, on, on, on cherche des employés, justement, qui ont une volonté de bien travailler en termes de soutien, d'intervention et tout ça. Mais d'abord, il faut que l'employé, il faut que les Les gens sentent un certain appel de, pour travailler auprès des personnes et de leur apporter cet appui-là d'accompagnement vers une autonomie. C'est-à-dire que pour une personne, ça peut être de lui montrer à se brosser les dents parce que la personne peut avoir des très grands besoins, des besoins complexes, mais ça serait un succès. Bien, elle, au moins, elle a appris à, à, à brosser ses, ses dents au cours de ce mois-là. Pour une autre personne, c'est d'apprendre à faire l'épicerie seule. Pour une autre personne, ça peut être euh, d'aller à la caisse populaire seule. Pour une autre, voyez-vous, c'est sans fin parce que chaque personne est différente. Alors, euh, la, la, la personne en tant que telle, euh, elle est... Euh, elle est euh, Elle est un membre de sa communauté. Elle est une citoyenne, un citoyen. Et euh, ça fait une communauté, je vous dirais, beaucoup plus riche. <rire> est-ce que cette prise de conscience-là, souvent, elle émane de votre clientèle où vous, devez, vous avez un travail à faire, vous devez conscientiser ces gens-là et leur dire que vous avez des droits, vous, euh, vous avez des rôles en société. Est-ce que, est que, dans votre travail au quotidien, est-ce que vous voyez une prise de conscience qui vient d'elle-même chez votre clientèle. Oui. Alors, euh, il, y a, il existe d'ailleurs un mouvement, une fédération canadienne, et même dans chaque province et même dans chaque région, un mouvement qu'on appelle « Personne d'abord <rire> » oui. ou « People first ». Et People First Canada, c'est très connu. Ce sont des personnes déficientes intellectuelles qui revendiquent pour elles-mêmes. Alors, on, on, on appelle souvent les personnes des auto-intervenants. Oui. Elles interviennent pour elles-mêmes. Mm -hmm. Alors, je vous, je vous garantis qu'il y a des, des défenseurs de droits euh, dans les mouvements Personnes d'abord euh, à travers le, le Canada. Et c'est même un, un mouvement international euh, qui, justement... Euh, revendiquent et font valoir euh, ce qu'ils sont capables d'apporter à, à, à la société et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits ou contents de certaines situations, ils l'expriment. Alors, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut faire partie du mouvement Personne d'abord. C'est pourquoi que les membres de famille jouent un rôle si précieux ou encore des personnes significatives dans l'appui la, dans, dans de l'individu. D'ailleurs, vos services sont aussi axés sur le cercle de soutien de la personne, c'est évidemment une dimension, je, je l'imagine, qui est essentielle oui. au succès de l'approche. Oui, et le cercle de soutien, souvent, euh, c'est bon de le commencer euh, lorsque l'enfant est jeune, euh, au, au, dans le milieu scolaire. Les parents, souvent, travaillent à avoir un cercle d'amis. Euh, ce sont des approches euh, vraiment valorisantes pour l'enfant. Alors, d'avoir des amis à l'école euh, qui font partie de son cercle, hein, le cercle d'amis. Mais euh, plus on commence jeune... Plus les parents, justement, travaillent, à, à, font des efforts surhumains, d'ailleurs, parce qu'ils en ont beaucoup sur les bras, mais plus il y a des efforts de fait dans ce sens-là, la personne qui est l'enfant va évoluer dans le monde adulte et va être de plus en plus préparée, va être en mesure euh, d'être intégrée dans sa communauté. Euh, Alors, si on a des gens qui vivent à Orléans, euh, imaginez, euh, l'enfant euh, euh, connaît son quartier, connaît ses amis de quartier, peut aller, euh, est reconnu, lorsqu'il va euh, au restaurant, euh, il devient adulte, il peut même espérer travailler. Alors, c'est très important de bâtir une communauté de quartier. Sur un autre plan maintenant, euh, au début du 20e siècle, Albert Einstein disait qu'il était plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome Cent ans plus tard, est-ce que, euh, est -ce que cette affirmation-là est, selon vous, toujours vérifiée? Est-ce que vous constatez que les mentalités changent ou évoluent par rapport aux personnes qui vivent une déficience intellectuelle? En toute humilité, euh, ça fait déjà euh, depuis tout le début que je suis à l'association à titre de directrice générale. Disons, après toutes ces 18 années-là, euh, je constate... Effectivement, et j'en suis fort heureuse, une évolution dans les mentalités et je vous dirais heureusement. Alors, il ne fait aucun doute que j'ai vu de mes yeux euh, une évolution majeure dans les mentalités, dans le cheminement des individus. Euh, Et écoutez, puis on peut euh, on a souvent des gros préjugés et il y en reste encore. C'est pas pour rien aussi qu'on a un rôle de revendicateur. On peut pas on, on ne peut pas juste offrir des services puis s'en tenir à ça. Faut continuer de faire la revendication parce qu'il faut sensibiliser les gens à dire écoutez, les personnes ayant une déficience intellectuelle regardez ce qu'ils peuvent apporter à notre société et ça fait un monde meilleur. Et je pense que les valeurs des gens à la base La majorité de la population ont des valeurs exceptionnelles. Ce sont des voisins fantastiques, aidants, appuyants. Ce sont des gens, euh, des employeurs qui sont chaleureux, accueillants pour un employé y ayant une déficience intellectuelle. Donc moi ce que j'ai vu il y a 18 ans, c'était une méconnaissance de la déficience intellectuelle, une peur. On parlait dans ce temps-là aussi il y avait l'institution qui existait. Donc oui, on disait oui. mais ils vont pas là eux euh, euh, ils sont pas bien les institutions, pourquoi les ramener dans la communauté Aujourd'hui, les institutions sont fermées et nous parlons d'une nouvelle ère. Et ça, il faut se souvenir de ça à tout jamais. Nous sommes dans l'ère de l'inclusion sociale et nous ne pourrons plus jamais revenir à cette ère d'institution. C'est d'ailleurs possible, en terminant, de faire du bénévolat pour votre association. Donc, si vous voulez lancer un appel à tous, oui. c'est le moment ou jamais. Oui, puis je peux vous dire aussi <coughs> qu'on qu engage massivement mm -hmm. euh, oui. des, des, des étudiants qui terminent leurs études. Écoutez, nous, on, on les, les étudiants du collège, euh, euh, il y a des programmes spécifiques, d'ailleurs, à la cité collégiale, au cégep de l'Outaouais, mm -hmm. plus précisément dans la région, à mm l'université -hmm. euh, en psychoéducation ou en psychologie, par exemple, à l'Université d'Ottawa. Écoutez, nous, on cherche euh, des employés formés, alors, sauf c'est important de le savoir, et on recrute massivement des individus qui seraient intéressés à travailler à l'association pour un salaire très compétitif. Donc, c'est pour intervenir auprès des personnes. Et les bénévoles, on en a toujours besoin. Maintenant, évidemment, compte tenu que c'est des liens avec des personnes déficientes intellectuelles, ça prend des références criminelles et tout et tout. Alors, le bénévolat euh, se fait euh, vraiment avec doigté dans certains contextes. Et nous, c'est euh, on, on vérifie évidemment... Euh, Le, le, le candidat bénévole mmh. euh, ses caractéristiques Pour plus d'informations, vous avez également un site web qu'on peut qu'on peut consulter. Oui, triple... allez-y, oui, j'avais pas le nom en tête mais -y. Pardon a i s org pour organisme et puis euh, il est en, en en révision notre site web par contre, vous avez l'information de base, oui. certainement numéro de téléphone à retenir 613 7 4, 4, 2 2 4 1 Patricia Dosti, directrice générale de l'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous en prie. Merci à vous. Bonne journée.